Bonjour, Alice. Je viens de recevoir une note de service importante au sujet de l'usage abusif des numéros des cartes d'assurance sociale au sein de la fonction publique. Oui. Certains employés en parlaient hier dans le couloir. Et alors Qu'en dit-on Pour éviter ces abus, dorénavant, ce numéro ne sera employé que pour l'assurance-emploi, l'impôt sur le revenu et le régime de pension du Canada. Quel changement! Oui. Donc, à compter de l'année prochaine, chaque employé sera identifié par un nouveau numéro confidentiel appelé Code d'identification du dossier personnel. Voudrais-tu parler de ce changement aux employés? Bien, Bien sûr, sûr que oui!